4-0 sur l'Italie en finale. Champion d'Europe, comme la génération Griezmann avant eux, il y a 6 mm -hmm. ans. Tiens, dans 6 ans, il y a une Coupe du Monde au Qatar. Évidemment, on a hâte de les voir grandir. Évidemment, on va les suivre et on salue d'ailleurs Maude qui nous envoie un SMS. Maude qui habite Maurepas, euh, qui nous dit « S'il vous plaît, faites une grosse publicité à nos petits bleus qui l'ont emporté royalement d'abord sur le Portugal et ensuite sur l'Italie. » Voilà, la grosse publicité, elle est faite et nous saluons donc Maude, 64 900, code matin. Alors, vous étiez nombreux sur les routes ce week-end et voilà venu pour certains le moment de profiter. Et notamment de la plage pour ceux qui ont choisi le littoral pour... Pour les vacances. À la Grande Motte, dans l'Hérault, par exemple, où les parents d'Axel, 15 mois, ont décidé de lui faire goûter les joies du bord de mer. Mais pour dire vrai, elle n'est pas encore <rire> conquise. Alors, euh, elle est très contente d'être euh, à l'ombre, euh, sur la toile cirée, près du sable, mais pas dans le sable et pas dans l'eau. Elle veut bien jouer avec le sable, mais pas poser les pieds sur le sable. On essaye de la faire venir progressivement au soleil et dans l'eau. Ça fait une heure et demie qu'on est là. Pour l'instant, ça marche pas trop, mais on a encore cinq jours pour l'habituer. Donc, ça devrait aller. Elle n'est pas décidée du je trouve ça impressionnant comme bain. C'est un peu plus grand que d'habitude. Soyez optimiste. Allez. Je pense qu'on va vers le succès quand même. Bon, c'est pas gagné. Les parents de la petite Axel au micro RTL de Dimitri Moulin. Les courses ont lieu à Vichy ce lundi 18 partant et voilà les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 12, le 16, le 6, le 3, le 5, le 18, le 13 et le 9. Je répète 12, 16, 6, 3, 5, 18. 13 et 9. Sa dernière minute, c'est le 16. Donne Mimi. Donne Mimi. Merci beaucoup Céline Landreau pour ce journal. Quelques secondes et vous retrouvez euh, votre promenade dans les rues de Paris. avec Laurent Dodge bien sûr. Vous serez bien Mimi. <rire> RTL 9h10 Ce soir dès 17h, le vélo triporteur Folio sur mer fera escale à Pleumeur dans la région de Lorient. Avec une large sélection de livres au format poche, allez-y prendre quelques conseils de lecture pour l'été. Et demain, escale balnéaire sur le port du Croesti avec Folio. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois,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 Au fil des rues Avec Laurent Deutsch sur RTL <t 'en> Au fil des rues, c'est tous les jours sur RTL pendant l'été votre rendez-vous avec l'UE Rue de Paris et avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Vous nous racontez aujourd'hui comment ça rue... va aujourd'hui. Mais ça va très bien, ça va très bien. Parce que vous nous parlez ce matin d'une rue que j'aime beaucoup, la rue de la Tombissoire. Ah oui, elle est, elle est discrète, la rue de la Tombissoire. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est dans le 14e arrondissement de Paris, elle est un peu perdue, elle a un charme provincial. Mais figurez-vous qu'autrefois, du temps des Romains, la rue de la Tombissoire, c'était la rue la plus fréquentée de Paris. On est dans le prolongement direct de la rue... Saint jacques Et qu'est-ce que la rue Saint-Jacques euh, au tout premier temps de Paris, à l'époque des Romains Eh bien, c'est le Cardo Maximus, l'axe principal nord-sud de la ville. Et donc, au sud, au-delà du Faubourg Saint-Jacques, eh bien, ça devient la rue de la Tombissoire. Elle était extrêmement fréquentée, d'où peut-être l'étymologie de son nom. C'est quand même un curieux nom. Et oui, parce que Tombissoir, en fait, c'est un vieux mot français qui veut dire « tombirer » et qui signifierait encore aujourd'hui « retentir »,« résonner. Donc, c'est peut-être parce qu'il y avait tellement de passages et de flux dans cette rue de la Tombissoir que c'était un, un, une véritable tombissoir, à savoir une rue extrêmement bruyante. Et c'est la seule euh, origine oh, Cette anecdote, elle est un petit peu simple, mais il euh, y en a une qui est un peu plus riante, euh, <rire> qui, euh, nous, cette fois-ci, fait appel à la légende, celle du, lége du, du, du légendaire géant Isoré. Et oui, la tombe isorée qui serait devenue la tombe Alors qui est cette isorée Alors, il est assez sympa Isoré parce que euh, à travers toutes les époques, euh, il a il a incarné l'ennemi parisien par excellence. À savoir quand on a été menacé par les sarrasins au 8e siècle, le géant Isoré c'était un sarrasin. Quand on a été menacé par les vikings au 9e siècle, Isoré c'était un viking. Quand on a été menacé au 10e siècle par les Germains et par l'Empire germanique d'Othon euh, au moment où Hugues Capet voulait se faire sacrer roi des Francs mmh. tout seul, eh bien Isoré c'était un Allemand. Bref, à chaque fois, c'est le méchant. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu qui est vrai de cette légende ou de la vérité, on ne sait pas rue de la tombissoire ah Isoré, puisque c'était un ennemi, il était assez énervant. Il venait narguer les Parisiens euh, devant leur muraille. La ville se résistait donc euh, aux envahisseurs et euh, Isoré, il venait les insulter, les traiter de lâche, tout ce qu'on veut. Donc il y a un Parisien, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un héros dans l'histoire. C'est nécessairement un Parisien, un proche chevalier. Alors tantôt il s'appelle Yves, tantôt il s'appelle Guillaume d'Orange. Il va accepter de relever le défi, de battre en duel Isoré. Il est énorme, à Isoré. Selon la légende, il fait 7 mètres de haut le mec. Donc Yves, il va le dégommer, il va le tuer en duel. Il est tellement grand qu'on peut pas l'enterrer ailleurs que là où s'est passé le duel, à savoir Dans la rue de la tombissoire On va recouvrir son corps D'une énorme dalle La vérité Parce qu'elle existe vraiment Cette dalle Elle a disparu aujourd'hui Mais elle a existé C'était plutôt Un monument funéraire romain Vous voyez Donc on est plus dans la légende Que dans la vérité Mais bon Il n'y a, y a pas de géant en dessous. Non, mais et puis la légende fait partie, encore une fois, on en a déjà parlé, la, la légende fait partie de la réalité historique, puisqu'il n'y a pas de, de, de vérité première, il y a des mythes premiers. Il y a d'abord des mythes fondateurs sur lesquels s'appuient petit à petit, progressivement, euh, la science et la réalité des faits. Merci Laurent. Merci à toi à demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Écoutez. C'est l'été sur RTL. C'est l'été, et tout l'été, nous avons le plaisir de vous retrouver tous les jours à partir de 6h30 avec Caroline, jusqu'à 9h15. Oui, Il est heureux. 9h15 Oh, Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques. C'est la Saint-Jacques. On n'oublie pas les Jacques. Et on en a beaucoup, nous, à RTL. Et on les adore. Ce sont surtout nos chefs. <rire> on appelle ça du lèche hein, je crois, dans le, dans le langage. Mais j'assume, oui. j'adore ce prénom en plus. <rire> bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour Caroline. Laissez-moi juste passer un dernier petit bonjour à Mimi, qui nous envoie un SMS au 64 900 Code Matin, qui nous dit bravo à nos petits bleus, et qui nous embrasse, qui vous embrasse aussi sûrement, nos petits bleus qui ont gagné donc hier... 4-0 4-0, voilà et Je ah, dis ça bonne... parce que ça nous a un petit peu manqué en début d'été C'est vrai, c'est vrai hein? Non mais après, la bonne nouvelle c'est que Vu que ce sont les moins de 19 ans, d'ici <rire> 2-3 ans mais Ils oui. seront en équipe de France Et donc ça veut dire que la Coupe du Monde la prochaine est pour nous et puis, et est Ils bien ont bien. le temps, voilà, Exactement. ils ont le temps de grandir <rire> <rire> Allez, belle journée Très belle journée à vous Merci, au revoir Le grand quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Bonjour et bienvenue, bon lundi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble en direct sur RTL avec Caroline Diamant. Bonjour. Est-ce que c'est un signe Vous avez mis la chanson sur laquelle Mike Myers se déshabille dans Austin Powers euh, Je ne sais pas qu'il se déshabille. Excusez-moi. Euh, alors, euh... une nouvelle fois cette semaine, vous allez jouer avec nous pour repartir avec des séjours à Disneyland Paris. Séjour pour quatre personnes où vous allez être logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous pourrez passer deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs. Disneyland Paris. Paris et Walt Disney Studios, vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Alors si vous voulez gagner ce séjour, c'est extrêmement simple, il suffit de venir nous rejoindre sur l'antenne d'RTL. Vous appelez le 3210, ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74900. Si vous voulez papoter sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous utilisez le hashtag RTLquiz avec un seul Z. Et bien justement, c'est ce qu'a fait Laurence. Laurence allait appeler le 3210, elle est en direct avec nous ce matin, ce sera notre toute première candidate. Bonjour Laurence Bonjour Bonjour Bienvenue Bonjour. sur l'antenne d'RTL. Saint-Germain, les Arpajons, vous habitez en Essonne Tout à fait. Votre profession Pharmacienne. D'accord. Là, pour l'instant, vacances, c'est prévu Non, jour fait. de congé. Euh... D'accord. Tu lundi tranquille, week-end prolongé. C'est ça. Est-ce que vous en profitez pour faire de la cuisine ou du jardinage Absolument. Je vois que cela fait partie de vos deux passions. C'est ça. Le plat, euh, la spécialité de, de Laurence, qu'est-ce que c'est J'aime bien faire euh, des blanquettes de poisson. Ah, voilà, je ne sais déjà euh... pas faire des blanquettes de viande et je ne savais pas que ça existait en <rire> poisson bon. Découverte pas, déjà bon. de la journée C'est très bon, c'est très parfumé Je vois que vous êtes fan des années 80 Laurence, et c'est normal Nous sommes de la même génération, souvenez-vous <musique> Souvenez-vous Duran Duran Ah c'était Wam. Wam. Baltimore. Oui. Oh, bah, vous savez, j'ai toujours ma vieille compil des années 80. Moi, si je peux vous mettre. J'ai pas révisé donc. Dans les meilleures conditions, Laurence, pour que vous soyez détendu, que vous soyez zen, puisque dans quelques secondes Caroline va vous poser des questions. C'est le principe du grand quiz de l'été. Un maximum de questions en une minute, auxquelles nous attendons de votre part un maximum de bonnes réponses, Laurence. D'autant que si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous pouvez en plus repartir avec un chèque de 1000 euros. Très bien. Laurence, est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Eh bien Caroline aussi, top chrono, c'est parti. Comment s'appelle cet oiseau dont la couleur du, du poitrail est rouge Rouge-gorge. Dans quel pays se situe la ville de Cancun Mexique. De quelle couleur est la fumée qui annonce l'élection d'un nouveau pape Blanche. Qui est le spécialiste de l'immobilier sur M6 euh, Stéphane Plaza. Comment s'appelle le potage ukrainien à base de betterave Je ne sais pas, je passe. Quel est le nom du groupe dans lequel chantait Phil Collins euh, Phil Collins, Genesis. Qui a écrit la pièce de théâtre en attendant Godot Je ne sais pas. À quel sportif doit-on la phrase « Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende » Euh, Ibrahimovic. Dans quel film Romain Durie joue-t-il un briseur de mariage professionnel euh, Je passe. Avec quelle chanson le groupe Abba remporte-t-il l'Eurovision en 1974 euh, Je passe. Combien de jours compte une année bisextile 366. Quel nom portait la France sous l'Empire romain euh, La Gaule. On vous accepte la Gaule, si je Merci, merci Caroline La semaine commence bien Alors, Laurence, d'après vous Combien de bonnes réponses euh, Peut-être 9, 8 ou 9 Vous dites 8 ou 9 on va revenir sur certaines de vos réponses si vous le voulez bien, et notamment sur ce potage de betterave ukrainien. Vous avez passé. Il s'agit du Borch. Absolument. Je, Je connaissais connaissais pas. Comment on prononce exactement Borch? Je borge. ne connaissais pas. Phil Collins. Vous l'avez dit. Vous avez hésité un petit moment, mais vous l'avez trouvé. Il était le batteur du groupe Genesis. C'est Samuel Beckett qui a écrit la pièce de théâtre En attendant Godot, l'arnaqueur. Vous avez passé, c'est ce film dans lequel Romain Duris joue un briseur de mariage professionnel. Je me suis fait renverser par une moto il y a 10 ans, rien de grave, mais j'ai perdu de sensibilité à la cuisse droite. C'est pas possible, j'ai la même chose à l'épaule, une chute de ski. Vous me faites marcher. Non, je vous assure, c'est incroyable. Ça veut dire que si je vous plante une fourchette dans la cuisse, vous sentez rien ah <rire> excellent film et puis en 1974 ABBA remporte l'Eurovision, vous avez passé sur le titre de la chanson, c'était Waterloo Vous avez cumulé 8 bonnes réponses. Et 8 bonnes réponses, c'est plutôt pas mal pour prétendre au séjour à Disneyland de Paris. La réponse, pour le premier de la matinée, en tout cas, ce sera juste avant 10h. Mais d'ici là, permettez-moi, Caroline et moi, de vous offrir une montre RTL. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et ben de rien. Et puis euh, je suis très content d'avoir participé euh, Voilà, c'était déjà très bien Et bien c'était un plaisir de vous avoir Peut-être à tout à l'heure Laurence, on vous embrasse Merci beaucoup et bon été à tous au revoir, gentil, merci. bel été à vous 30 de 10, vous voulez jouer au grand quiz de l'été Vous voulez faire mieux que Laurence le grand quiz <rire> Et bien vous pouvez le faire Vous nous appelez, on joue en direct ce matin sur RTL À tout de suite Showroomprivé.com présente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 Le grand quiz de l'été sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est désormais sous le nom des Insus que Richard, Louis et Jean-Louis arpentent les festivals de France puisque Téléphone, c'était avec Corinne, qui est là sur le quatuor Téléphone dans les années 80 tout de suite sur RTL, un autre monde.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 Au volant, le téléphone, c'est non. Au volant, le téléphone, c'est non. Au volant, le téléphone, c'est non. Cet été, qu'importe le ton, AXA Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. Passer des appels au volant détourne votre attention de la route. Téléphoner en conduisant multiplie par trois le risque d'accident. Retrouvez nos conseils sur axaprévention.fr et notre communauté sur Twitter à Taxa RTL, le grand quiz de l'été. 32 10 pour nous appeler. RTL par SMS au 74 900 pour participer au grand quiz de l'été. C'est ce qu'a fait Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Comment allez-vous Très bien. Bon, est-ce que vous êtes déjà en vacances Pas encore. Oh, pas du tout. Pas du tout Vous êtes au travail et oui. vous êtes. Qu'est-ce que je, vous faites Je suis commerçant, je tiens une supérette dans un petit village du Marais Poit-de-Vin. Très bien, et y a-t-il beaucoup de monde en ce moment Ah dans oui, c'est très beau, donc il n'y a pas de soucis. C'est magique le Marais Poit-de-Vin. Je ne connais pas bien. Ah, être... Vous savez quoi Je vous emmènerai. On fera un petit tour en barque. Si voilà, main, exactement. Et ensuite, on ira déguster des cuisses de grenouilles. Voilà. Ah, J'adore. Je... je vous envoie du, du rêve, Caroline. C'est ce qui va se passer. Regardez-moi ah, bien. J'adore les cuisses de grenouilles, mais je crois que nos amis de... qui protègent les animaux n'aiment pas la façon dont on les tue. Donc, on ne mangera pas des cuisses de grenouilles. Ben, on les regardera. On les regardera. Vous pourrez manger des écrevisses. Voilà. D'accord <rire> Avec plaisir En tout cas, peu importe ce que je vais manger Vous, vous allez devoir vous concentrer Parce que je ouais. vous signale qu'il y a quand même Un séjour à Disneyland Paris à gagner oui. Je vous signale également Que pour l'instant, nous avons une candidate, Laurence Qui a quand même marqué 8 points oui. Et que c'est le score que vous devez battre Ou en tout mmh. cas égaler pour espérer partir à Disneyland Paris oui. Je vais vous laisser entre les douces mains De Bruno Guillon Qui va vous poser les questions Yann, si vous ne savez pas, vous le savez, vous passez, d'accord Ça ne vous fait pas marquer de points, mais ça vous permet de récupérer peut-être une question un peu plus simple que celle sur laquelle vous avez bloqué. Nous sommes d'accord On est d'accord. Top chrono, c'est parti Qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame Je passe. Que signifie le deuxième T dans VTT Le terrain. De quel chanteur, quel groupe Gaëtan Roussel est-il le chanteur je passe. Quelle star du cinéma a été révélée par la série américaine Urgence je passe. Avec le lait de quel animal fait-on le chabichou chèvre. Dans quel Disney entend-on la chanson « Sous l'océan » La Reine des Neiges. Quel mot composé anglais est synonyme de restauration rapide Fast food. Dans quel département se trouve la ville de Limoges La Haute-Vienne. Qui est l'auteur de la condition humaine Malraux. Dans quel sport utilise-t-on un fleuret Le scream. Qui surnommait-on le roi de la pop euh, Bob Marley. Qui a été le personnage de Gaston, plutôt qui a créé le personnage de Gaston Lagaffe Je passe. Comment appelle-t-on la couche protectrice qui couvre le tronc et les, troncs et les branches d'un arbre Décorce. Qu Qu'est-ce qu'une belle de Fontenay Une pomme de terre. Et on vous la prend plus j'ai un peu hésité sur une question. Bon, avant de voir votre nombre de bonnes réponses, j'ai envie de vous demander de Déjà, d'après vous, Yann, vous avez atteint quel score Aucune idée. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. On revient sur quelques-unes. Aucune idée, parce qu'il y a des bonnes, des bonnes, des fausses. Y eh bien, justement, de... on, on va faire le tri. On va trier le bon grain de livret avec Caroline. Vous nous avez un peu tout fait. Des bonnes, ah oui. <rire> des moins bonnes et des passes. Mais vous avez eu raison, ça vous a permis parfois de vous rattraper dès la suivante. Alors, c'est un œuf au plat qu'on ajoute tout simplement ah oui, mais... sur un croque-monsieur. Et ça ah devient oui. un croque-madame. Voilà, le, le vélo tout terrain, vous aviez raison, le deuxième T signifie terrain. Le groupe que vous n'avez pas su identifier, dont Gaëtan Roussel est le chanteur. Je vous propose qu'on écoute un extrait, c'est Louise Attaque. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. La star de cinéma révélée par la série américaine Urgence, c'est le beau. George Clooney, oui. Le George Clooney oui. oui. Vous voyez, parfois, le stress nous fait manquer quelque chose. Moi, le stress ne me ferait pas manquer George Clooney. <rire> <rire> dans le Disney, la chanson Sous l'océan. Vous me l'avez placée dans la Reine des Neiges. Oh oui, non, vous ouais, auriez là. dû me la placer dans la petite sirène. Sous l'océan. Ah oui, Sous l'océan. Y'a pas de go pas de soupe de poisson, pas de maromitan. Bravo pour la Haute-Vienne euh, et la ville de Limoges, pour André Malraux, pour la condition humaine, pour l'escrime qui est le. Fleuret. Fleuret. Des armes du fleuret. En revanche, j'ai été intrigué par votre roi de la pop que vous avez surnommé Bob Marley. Alors. Et vous reconnaissez bien sûr Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai. Bon, chère Yann. Ça nous fait quoi Ça nous fait, à l'arrivée, 8 oui, bonnes réponses. Ah, Ceux qui vous placent à égalité avec Laurence, qui a joué avec nous tout à l'heure. Donc, pour l'instant, vous êtes à égalité. Il faudra vous départager. Sauf si, bien entendu, un candidat ou une candidate fait mieux que vous avec 9 bonnes réponses en nous appelant maintenant au 3210. Yann, Montrer RTL Ah oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Et bon, on vous envoie ça maintenant. montre femme, s'il vous plaît. Et ben, il n'y a pas oh, de souci. C'est l'anniversaire yes. de ma femme à la fin de la semaine. Oh, comment s'appelle-t-elle Sylvie. Eh bien, nous embrassons Sylvie ah. avec un petit peu d'avance. Nous lui souhaitons un bel anniversaire. Voilà. Yann, on vous embrasse peut-être à tout à l'heure avant 10h. Merci heures. beaucoup. Au revoir Yann. Merci. Revoir, vous vous Bonjour. inscrivez pour le grand quiz de l'été. Vous pouvez envoyer également Bruno par SMS. Euh, pardon, RTL par SMS au 74 900. Vous allez gagner des séjours à Disneyland de Paris. Vous pourrez euh, avoir des places illimitées pour les deux parcs et puis on vous retrouvera tout de suite après. Billy Joel, tout de suite. C'est sur RTL, The River of Dreams C'était en 1993, The River of Dreams Vous écoutez le grand quiz de l'été, vous voulez jouer avec nous Vous appelez le 3210 Il y a des séjours à Disneyland Paris à gagner Un score à battre ce matin 8 bonnes réponses Dites adieu à la cellulite Bye bye L'huile sèche pure essentielle minceur Aux 18 huiles essentielles 100% naturelles Affine, tonifie, gomme les capitons Effet anticellulite, cellulite 95% Pour affermi 100% A votre tour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 L'abbaye de Grimbergen a su se réinventer pour offrir une pierre d'exception à la robe brillante et à la mousse somptueuse. Ces arômes aux notes de mûrs et d'épices font renaître le goût légendaire de Grimbergen. Grimbergen blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, RTL, le grand quiz de l'été. Bruno Guillot, Caroline Diamant. Et avec Caroline, nous sommes sur les réseaux sociaux pour euh, voir vos messages qui arrivent avec le hashtag RTL quiz. Alors depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on a pour habitude de lancer un défi cellulaire le matin qui vous permet de prendre une petite photo voilà on fait connaissance on voit où vous êtes à l'instant t où vous êtes en train d'écouter rtl et donc c'est via cette photo que nous allons vous choisir pour participer avec nous au grand quiz de l'été entre 10h et 11h défi selfie du jour caroline <rire> je vais vous surprendre mais je crois que j'ai oublié <rire> merci Cette personne se met à nu tous les matins pour vous, auditeurs d'RTL, au sens figuré, bien sûr. Vous savez, je, je, je suis tellement content d'être là. Parfois, dans l'ivresse et la joie, j'ai des moments où mes neurones ne connectent y a pas, pas bien. On appelle ça une mémoire de poisson rouge. Eh bien, dans cet aquarium qui est le studio d'Hertel, nous avons décidé, il y a quelques minutes, Caroline, de faire la photo du comme un lundi. Souvent, on dit, comment ça va? Bah, ça va comme un lundi. Eh bien, justement, vous prenez une photo correspondant à votre état d'esprit de ce matin. Donc, ça peut être un autoportrait, ça peut être l'endroit où vous êtes, vous êtes au bureau, une photo du bureau, suivant si vous êtes heureux, un peu moins parce que vous partez travailler. Vous envoyez cette photo avec le hashtag RTL Quiz et c'est Caroline qui fera sa petite sélection pour que vous puissiez nous rejoindre à l'antenne tout à l'heure. Euh, avant, allez disons, avant 10h30. Avec plaisir. Vous vous souvenez de vous, vous souvenez de moi, c'est bon, tout va bien <rire> Bruno, je ne pourrais pas vous oublier pour tout l'heure du monde. Bon, et eh bien pour l'instant, nous n'oublions pas Florence, qui a eu la bonne idée de nous appeler au 3210 et qui habite à côté de Poitiers. Bonjour Florence Bonjour Bonjour Bienvenue sur l'antenne d'RTL, Florence, vous êtes très exactement à Pompère Oui, tout à fait, à côté de Partenay, dans les deux Sèvres. Très bien, joli département. Bah, on n'était pas très loin tout à l'heure, on parlait du, Mar du Marais Poids-Vent, c'est pas très très loin de chez vous. Tout à fait. Florence, que faites-vous dans la vie Je suis conseillère principale d'éducation. Ah, la fameuse la CPE Oui Ouais, je suis rendez-vous dans le bureau de la CPE. <rire> Jamais connu pendant toutes mes années. Moi. Tellement moi, ça, ça veut dire vacances, concilier. Florence Comment Ça veut dire vacances pour l'instant. Là tu es en vacances, oui. ça fait une semaine Vacances euh, oisives ou alors euh, Vacances où vous en profitez soit pour bricoler Soit pour faire des choses que vous ne faites pas le reste de l'année C'est ça Ah Non, non, pas tout à fait D'accord. Là faites... je fais du ménage avant de partir Très bien <rire> Vous vivez et euh, c'est assez rare pour être souligné oui. Avec Victor Hugo Tout à fait, Expliquez... je vis au quotidien avec Victor Hugo Expliquez-moi ce qu'il est plus très <rire> en forme quand même <rire> C'est mon mari <rire> Votre mari s'appelle Victor Hugo Tout à fait Bon bah écoutez Vaut mieux ça que vivre avec les Thénardiers Cela dit oui, ouais. <rire> Florence Il y a un score à battre ce matin C'est le score de 8 bonnes réponses Et alors Pour l'instant, sachez que ce score de 8 nous a été atteint par Laurence et Yann, nos deux premiers candidats de la matinée. Donc, si vous voulez gagner le séjour à Disneyland Paris, tentez de le gagner en tout cas. Bah, si vous faites 9, vous êtes quasiment assuré de repartir avec. D'accord, Florence Mais On va essayer. C'est Caroline faire. qui va vous poser les questions. Une minute de flot assez 100 de questions à vous d'apporter un maximum de bonnes réponses. Caroline et eh ben c'est parti. Quelle chanteuse trouvait qu'il y a trop de gens qui t'aiment Dans l'âge de glace, après quoi court l'écureuil scratch Pass. Combien y a-t-il de quintaux dans une tonne Il euh, y, y en a dix Pardon Dix. Quelle est la spécialité viticole de la ville de Limoux euh, Le vin. Quel autre nom donne-t-on à un cochon d'Inde Un cobaye. Quel est le nom de la série qui a fait connaître Pamela Anderson Alerte à Malibu. Qui a écrit Le Grand Moulne euh, euh, la, la. Quelle chanteuse a épousé Pierre Palmade en 95 euh, euh, C'est pas Catherine Lara, c'est euh, Véronique 500. Quel mot désigne la salle où se pratiquent les arts martiaux Un dojo. Quelle est la nationalité du groupe de rock Pink Floyd Anglaise. Pour combien de temps sont élus les membres de l'Académie française Avis. Euh, Et on vous l'accorde, bien sûr. Ils sont élus à vie. J'ai eu peur hein, sur les euh, sur les Pink Floyd, mais vous l'avez bien dit, bien sûr. Le groupe de Roger Waters euh, nous vient d'Angleterre. Hey Tiens, puisqu'on est en musique, on va y rester. Il y a trop de gens qui t'aiment. Vous m'avez dit, Florence, qu'il s'agissait de Céline Dion qui interprétait oh. cette chanson. Réécoutez ce titre. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne. Cet amour avec toi. Et c'est Hélène Segar. Ah oui, tout fait. Et non pas Céline Dion. Oui. L'âge de glace Et cette question Après quoi court l'écureuil scratch C'était le stress Et vous avez la réponse maintenant Une noisette Oui, j'attendais le, le gland mais euh, la noisette ça marche euh, aussi Quelle est la spécialité viticole de la ville de Limoux Vous avez répondu du vin et oui, je voulais qu'on soit un peu plus précis, c'est ah, la, la blanquette de Limoux, bien sûr Bonne réponse pour Pamela Anderson the Sont nombreux, ceux qui ont fantasmé sur le générique d'Alerte à Malibu. Et cette course au ralenti sur le bord de la mer. C'est ce que j'essayais de faire pour vos douze yeux et ceux qui nous regardent en webcam les pauvres. C'est Alain Fournier qui a écrit Le Grand Monde. C'est son euh, unique oui. roman, d'ailleurs, il a été publié en 1913. Bon, Florence. Je suis déçu D'après vous, combien de bonnes réponses oh. C'est un peu plus, c'est 7 Mais c'est ah hélas oui. insuffisant Pas Pour prétendre au séjour à Disneyland Paris euh, bah, je suis déçu pour vous Florence je suis content de vous avoir eu au téléphone avec Caroline on a passé un très bon moment à vos côtés on va merci. saluer euh, Victor Hugo donc votre mari qui a tenté de vous aider oh, non, ah c'est <rire> votre fils d'accord très bien et eh bien on salue votre fils et on merci. vous envoie une montre RTL Florence merci beaucoup c'est très gentil passez une belle journée au revoir bonne, bonne journée soir. on a peut-être le temps de rejouer avant 10h et si vous voulez gagner ce séjour à Disneyland Paris et il n'en tient qu'à vous vous appelez RTL au De 10. <médicataire> <-A>. Electro. Dépôt. <médicataire> S'équiper d'un congélateur-coffre de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt. Le congélateur-coffre I1 garantit deux ans de déplacement à domicile est à 129,98€. Oui, 129,98€. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 7€. Euros. Electro Dépôt. Élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Là, c'est la photo de mon anniversaire. J'avais 12 ans. Mon premier flirt.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 RTL Le grand quiz de l'été Nous avons encore le temps de prendre un candidat qui va essayer de battre le record de Laurence et Yann qui ont marqué 8 points et s'il les bat, ce sera lui qui gagnera le séjour à Disneyland Paris et peut-être même 1000 euros cash s'il enchaîne, 10 bonnes réponses d'affilée. Bonjour Frédéric Bonjour Caroline, bonjour Bruno Bonjour Frédéric, bienvenue sur RTL ah, Je suis ravi, c'est un bonheur Ah on vous sent, on vous sent, on vous sent content d'être avec nous. Ah, surtout avec vous Caroline. Oh bah écoutez, en plus vous avez le bon goût, c'est divin. <rire> <rire> Quoique je vois que vous aimez aussi Mylène Farmer. Mais, ah bah oui, bah. Oui oui c'est une excellente chanteuse. Femmes. Mais tout le ah, monde aime. Euh, tout le monde aime Mylène Farmer, bien sûr. Ah Moi c'est une folie quand même. Hein. Ah, je crois qu faut on y a besoin d'amour. Eh bien, on va vous en donner, avec Caroline, de l'amour en veux-tu en voilà. <rire> on va surtout commencer par lui donner une série de questions que Bruno va vous poser. N'hésitez okay. pas à passer. Je vous rappelle que vous avez le score de 8 bonnes réponses à battre. 9 vous emmènerait directement à Disneyland de Paris. Mmh. Je vous laisse entre les mains de Bruno et je vous dis bonne chance. Frédéric, est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Top, chrono, c'est parti. Quelle série télé a révélé Jean Dujardin Euh, un et une fille. Quelle est la spécialité de la ville de Montélimar Le nougat Quelle est la température d'ébullition de l'eau euh, 60 degrés Quel roi de France rendait la justice sous un chêne Euh. Oh, je passe Quel dessinateur belge a créé le personnage de Lucky Luke Euh. Maurice. Quelle je chanteuse a remporté un César pour son rôle dans la famille Bélier euh, Louane De quel pays est originaire le journal El País? Euh, L'Espagne. Au blackjack, quel score ne doit-on pas dépasser Je passe. Qui Jean-Paul Sartre, surnommé le Castor Je passe. Qui présente Tout le monde veut prendre sa place sur Naki. France 2 Lors de quelle décennie la mini-jupe est-elle apparue Euh... 20 e siècle Des euh, euh, années 90. Comment s'appelle le célèbre la célèbre saucisse des baraques afrites du nord de la France Euh, je passe Sur quel ah. hippodrome se déroule le prix de l'arc de triomphe Longchamp Quel est le prénom du clown qui sert de mascotte à McDonald's euh, Ronald Alors, nous allons revenir sur vos différentes réponses. J'ai si, été nul. Si vous le voulez bien, quelques-unes, avec Caroline. Vous n'avez pas été si nul que ça, parce que vous avez eu l'intelligence de passer quand vous ne saviez pas. Je ne sais pas combien ça va vous amener de bonnes réponses. En tout cas, vous aviez raison, Jean Dujardin a été révélé par un gars et une fille. Oui, non, non. s'il te va chercher du lait des oeufs, s'il te plaît. Jean, oh. si tu y vas... Attends, il y a 30 ans de lutte féministe derrière toi T'as lu tous les bouquins de Simone de Beauvoir T'as regardé toutes les émissions de Christine Bravo T'as même fait toutes les manifs pour l'avortement, le droit des femmes, l'équité salariale Et toi, toi, qu'est-ce que tu fais Tu m'offres une petite pipe contre une petite commission Franchement je trouve ça... mais Ok j'y vais J'y vais mais' La classe Et je cheveux une avance. Ah non, d'abord. Je suis désolé pour vous, mais l'eau bout à 100 degrés, non pas à 60. Ouais. Mais si je vous je faire... boue bien avant, moi, c'est pour ça. <rire> enfin, le, le roi de France qui rendait justice sous un chêne, c'est le fameux Saint-Louis. Oui, mais, oui, mais, mais, mais, oui. oui. mais oui, mais oui. Vous avez eu raison avec Maurice, qui est le créateur du personnage de Lucky Luke, bravo. Je, je vous vais chercher le roi la délicieuse Louane, qui a effectivement remporté un César pour son rôle dans la famille je Bélier. Je pas, je veux. Comprenez bien. Elle a tous vole, les talents Louane. Excellente chanteuse, excellente comédienne. J'adore cette fille. Je Au je... oh, oh Blackjack, ne dépassez surtout pas 21 sinon vous sautez. La compagne de Jean-Paul Sartre était Simone de Beauvoir et oui, elle bien qui sûr, se surnommait hein. le castor. Non mais... Pff. Et sinon, euh, non, la mini-jupe n'est pas apparue dans les années 90, mais dans les années 60, et je ne l'ai pas quittée depuis. Et enfin, la célèbre saucisse des baraques à frites du nord de la France, c'est la fricadelle, ce qui vous fait 8 réponses, et voilà notre troisième ex de la matinée. Cela veut dire quoi Cela veut dire Laurence, Yann et Frédéric, nous allons devoir vous partager avec une seule et unique question. Cette question, nous allons vous la poser hors antenne. Et dans moins d'une minute sur RTL, nous allons voir lequel de vous trois va partir à Disneyland Paris, séjour pour quatre personnes logées au Sequoia Lodge Hotel. Qui va gagner ce voyage Le suspense est à son comble, à tout de suite sur RTL.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 RTL. Le Grand Quiz. Le Grand Quiz de l'été. Mais quel suspense Laurence a joué avec nous en début d'heure au grand quiz de l'été. Rebonjour Laurence Oui, rebonjour Huit bonnes réponses pour Laurence. Santé, suivi, Yann qui était en direct avec nous aux alentours de 9h35. Rebonjour Yann Rebonjour Yann a eu huit bonnes réponses <rire> Et il y a quelques minutes en direct sur RTL, il y avait Frédéric. Rebonjour Frédéric Rebonjour Frédéric a eu huit bonnes réponses dans ces cas-là. Nous vous départageons avec une question chiffrée. Et la question que nous avons posée hors antenne était la suivante. Combien de disques a vendu Nana Mouskouri dans le monde Nana Mouskouri. J'ai reçu l'amour en héritage. Et donc, vos réponses ont été les suivantes. Laurence nous a donné... 350 millions. C'est bien ça, Laurence Absolument. Et Yann, vous nous avez dit 200 millions. C'est bien ça, Yann C'est cela, oui. Frédéric, vous nous avez dit 40 millions. C'est bien ça, Frédéric Oui. Nana Mouskouri est la seule chanteuse grecque à pouvoir enregistrer et interpréter ses titres dans neuf langues différentes. Cela veut dire qu'elle a pu interpréter des albums dans les langues des pays concernés. Ce qui multiplie ses chances de vendre dans le pays La bonne réponse était 450 millions. Laurence, vous partez à Disneyland Paris C'est un séjour pour 4 personnes. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges. Vous serez logé au Sequoia Lodge Hotel. Je ne sais pas quoi dire. Je suis. Je suis. Heureuse Avec les de... enfants, avec euh, mon mari, donc euh, c'est la première fois que je joue, donc euh, voilà, c'était que du bonheur et ça se finit euh, super bien, donc euh, voilà, merci à, merci à RTL. Eh ben écoutez, merci à vous, on vous embrasse en tout cas. Vous restez sur RTL, vous pouvez jouer vous aussi, 32 10 pour l'instant, vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Jacques Seret. Bonjour, bonjour à tous. Une polémique purement politique. Manuel Valls réagit et fait bloc derrière Bernard Cazeneuve suite à la polémique sur les moyens policiers déployés le 14 juillet à Nice. Le Premier ministre appelle à laisser la justice travailler dans la sérénité. Le ministre de la Justice était d'ailleurs ce matin sur RTL. Jean-Jacques Urvoas s'est dit accablé par cette polémique, ciblant notamment l'ancien futur ex-maire de Nice, Christian Estrosi. Hier, Bernard Cazeneuve a porté plainte pour diffamation contre la chef du centre de vidéosurveillance de la ville, cette policière assure qu'elle a subi des pressions pour modifier son rapport sur le dispositif de sécurité. L'Allemagne, de nouveau sous le choc, un attentat a eu lieu hier soir à Ansbach, en Bavière. Une explosion a fait 12 blessés, dont 3 graves, devant un restaurant à l'entrée d'un festival de musique. L'auteur de l'attaque, un réfugié syrien de 27 ans est décédé. Cet homme avait fait un séjour en clinique psychiatrique. La piste islamiste n'est pas écartée. La purge continue en Turquie après la tentative de putsch de la semaine dernière. On apprend ce matin que le gouvernement a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de 40 de journalistes. Bras de fer social en vue chez Air France où une grève se profile dès mercredi et jusqu'au 2 août. Malgré les discussions avec la direction, deux syndicats de personnel navigant maintiennent leur préavis de grève déposé début juin. Attention si vous habitez la région parisienne et que vous utilisez les transports en commun ce matin la ligne la plus empruntée d'Europe est à l'arrêt à Paris la RATP effectue des travaux de rénovation tout l'été, pas de RERA pendant un mois entre Nation et la Défense, notez également que le RERC est fermé pour travaux jusqu'au 27 août entre Austerlitz et Javel-Henri Martin Après le Tour de France et la deuxième place du français Romain Bardet au général la France a de nouveau brillé en sport hier soir, l'équipe de France Des moins de 19 ans de football a été sacrée championne d'Europe. Les bleus ont surclassé l'Italie en finale hier soir. 4 buts à 0 à Heidelberg en Allemagne. Il portera haut la bannière bleu-blanc-rouge. Teddy Riner sera le porte-drapeau de la délégation tricolore pour les Jeux Olympiques de Rio. L'octuple champion du monde de judo se dit fier d'avoir été choisi par ses pairs. Le judo vise un deuxième titre olympique chez les poids lourds. La bourse de Paris a ouvert presque stable ce lundi matin, plus 0,01%. à 9h, lundi que CAC 40 prenait 0,53 points à 4300 81 points. La météo d'aujourd'hui, estivale et de saison. Quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche, de la Franche-Comté à la Côte d'Azur. Le ciel sera variable. Des ondées sont, se déclencheront sur les Alpes et le relief Corse. Grand soleil au sud, très ponctuellement risque d'averse, voire d'orage en montagne. 25 à 26 degrés dans la moitié nord, entre 26 et 32 degrés dans le sud. Enfin, les courses pour terminer qui ont lieu à Vichy ce lundi. 18 partants au programme. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 12, le 16, le 6, le 3, le 5, le 18, le 13 et le 9. Enfin, la dernière minute de Dominique Cordier aujourd'hui, c'est le 16, Don Mimi. 10 heures passées de 4 minutes, vous êtes bien sur RTL. Tout de suite, on retrouve le Grand Cuisse de l'été avec vous, Caroline Depp Diamant et Bruno Guillon. Merci beaucoup, Jacques. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure 11h. A tout à l'heure. Le Grand Cuisse de l'été sur RTL. Bruno Guillon. Et c'est une nouvelle semaine que nous attaquons ensemble sur l'antenne d'RTL avec grand plaisir. aux côtés de Caroline Diamant, nous allons jouer. Et nous allons jouer tout l'été. Entre 9h15 et 11h, c'est le grand quiz de l'été. Il y a des séjours à Disneyland Paris à gagner, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, avec la victoire de Laurence. Il y a des chèques de 1000 euros. Et pour participer, vous pouvez maintenant là, nous appeler au 3210 ou alors vous envoyer RTL par SMS au 74900. Et puis, nous avons notre petit défi il a un nom ce défi et je vous laisse Caroline attention le dire est-ce qu'elle va le placer pour la première fois depuis le début de cette émission c'est le c'est le défi comme un lundi très bien C'est le défi selfie Le défi <rire> Oh non, vous avez essayé de me coincer, vous avez réussi C'est le défi selfie, oui. mais comme un lundi c'est le sujet, ce sont les photos qu'on vous a demandé de prendre, soit de vous, soit du lieu où vous êtes, enfin voilà, de votre état d'esprit, comme un lundi. Oui, puisque c'est vrai qu'il y a l'expression « comment ça va, ça va comme un lundi euh, ». Donc, est-ce que vous êtes le lundi quand vous arrivez au travail peut-être Est-ce que vous êtes plutôt dans un mood Ou dans un mood Et <rire> eh bien vous envoyez une photo Avec le hashtag RTL Quiz Et nous ferons une sélection Sur les réseaux sociaux Que ce soit Instagram, Twitter ou encore Facebook D'une photo qui vous permettra De jouer en direct sur RTL you are, Jedi.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 Ça Bonjour! Va Ça va très très Bonjour, bien. Bonjour Caroline! Très de vous être avec, avec vous ce matin. Et ben c'est un plaisir partagé. Jean-François, vous habitez Mérignac, on est à côté de Bordeaux. Oui, exactement. Oui. L'aéroport de Mérignac. Quel temps ah, ce oui. matin euh, du côté euh, bordelais? Bon, très beau, ciel bien dégagé, bonne température, un bon temps de vacances quoi. Et ben exactement. Si vous avez la chance d'y être peut-être, Jean-François? Euh, je, je viens de reprendre le, le travail en fait. D'accord. Et là en Vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien. Très bien. Vos passions, vos hobbies La volcanologie ah, ça c'est original Ouais ouais, ouais j'adore la volcanologie. Bon, j'ai fait quelques petites études dans ma jeunesse de volcano et maintenant c'est une, une passion. Oui c'est la volcanologie, j'ai dit vulcanologie, c'est volcanologie bien sûr. Ouais, ouais, ouais, et donc et vous avez eu la, la chance d'aller voir des, des volcans tels que le Vésuve ou alors des, des volcans des... Des, des éruption, ouais, volcaniques, oui vous avez vu ça Ouais, j'ai pu assister à l'éruption de, du Stromboli, qui a la particularité de, de, rentrer en éruption à peu près, euh, je sais pas, toutes les 20 minutes, 30 minutes. Uh -huh. Ça fait des, des, fontaines de lave qui montent à peu près vers, vers 200, 300 mètres de hauteur. Donc ah oui, c'est dangereux, quand même. Oui, il faut faire attention. Oui, oui, oui. D'abord. Ah, Magnifique, part. on est tout petit. On est tout je... petit à côté de ça. Mais on est tout petit face à la nature. Et je me sens tellement petit face à Caroline <rire> bas. C'est pour ça, Caroline, que je vais vous laisser... Non, je parle du talent. Je vais vous laisser les commandes du grand quiz de l'été. Jean-François et Caroline vont vous poser des questions. D'accord ouais. Vous êtes notre maître et talon de cette nouvelle heure. Cela veut dire que votre score va définir le score à battre avant 11h du matin. Vous okay. répondez à un maximum de questions. Vous pouvez prétendre au séjour à Disneyland de Paris et si en plus vos réponses s'alignent et que vous avez 10 bonnes réponses d'affilée vous pouvez gagner un chèque de 1000 euros D'accord Jean-François Ok. Caroline Je suis prêt Top chrono c'est parti Comment s'appelle la princesse dans le dessin animé Shrek Fiona De quelle couleur sont les pétales des pâquerettes Blanche Sur le parvis de quel monument français se trouve le kilomètre zéro des routes de France Euh, L'Arc de Triomphe. Qui fait perdre la tête à Danny Briand en 1991 euh, Suzette. Quel est le prénom de Tati dans le film d'Étienne Chatilliez? Le prénom de De Tati dans le film d'Étienne Chatilliez. Euh, je passe. Quelle discipline sportive exerce le Suisse Stanislas Wawrinka euh, Tennis. De qui le Cid est-il amoureux euh, Je passe. De quel arbre le coin est-il le fruit Le poignet Combien de volets compte la saga Star Wars Euh... Euh... 6. Qui est le créateur de l'inspecteur Maigret Simonon. Et c'est en effet Georges 6 Simonon, qui est... ouais, J'ai fait des petites erreurs, j'ai fait des petites erreurs. Maigret, c'est vrai qu'on ne pense qu'à Maigret, on ne pense qu'à Simon pour Maigret, alors qu'il a une autre carrière d'écrivain, il n'a pas fait que ça, hein, vraiment. Euh, bon, on va revenir sur vos euh, réponses, Jean-François, si vous le voulez bien. Oui, oui. C'est vrai que pour Star Wars, j'avoue que quand on nous demande comme ça, brûle pour point, dire y combien de volets Contre la saga Star Wars entre mmh, les originaux, entre ceux qui ont oui, été faits après mais qui sont censés se placer et avant well. et ceux qui sont arrivés oui. avant mais qui en fait arrivent après, à un moment, on ça, ne vrai. sait plus où on en est. On yeah, ne sait plus, plus ce qui ça. se passe dans ce monde fort fort lointain. Eh bien, c'était sept épisode. Oui, oui pour épisode. Star Wars. Fort, fort lointain, ouais. cela nous amène à Shrek et Fiona est en effet la princesse dans Shrek. Par contre, vous m'avez placé le kilomètre zéro des routes de France sur l'arc de Triomphe, ou plutôt sous l'arc de Triomphe. On va y laisser champs, la tombe oui. du soldat inconnu. Euh, non, le kilomètre zéro, il se trouve sous... Les sur, à côté... Non, il est dessus le parvis de Notre-Dame de Paris. Ah oui, C'est vrai. C'est bien Suzette qui a fait perdre la tête à Danny Briand en 91. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. La tati d'Étienne Chatilliez, tati Marat. Tati Daniel. Eh oui, interprétée ah oui, de Stati façon Daniela. brillante par Celia Shelton aux côtés de Catherine Jacob et Isabelle Nanty, entre autres. Et oui, oui. emmenez garde à vous. Ça lui fera prendre l'air. Mais il a passé l'après-midi dans le jardin. Vous savez bien qu'il tire comme un âne. J'ai perdu ma force, moi. Je préférais prendre la voiture. À pied, ça vous fera le plus grand bien. Bon. Je pourrais revoir le film. Le Cid très, bon très bon film. Ouais, Cid de Corneille. C'est Chimène. Ah oui, Chimène. L'amoureuse du Cid. Et enfin, alors le coignet. Le c'est pas... non Eh oui, c'est ah. le coignacier, exactement, cognacier, qui donne hein. le point. Bon, d'après vous, combien de bonnes réponses Alors, je dirais. 7, 7 7 Un petit peu moins, un petit peu moins, Jean-François. C'est 5 bonnes réponses. Mais 5 bonnes réponses, ça peut suffire pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Ça va dépendre maintenant des autres candidats et des autres candidates qui ouais. vont nous rejoindre sur l'antenne d'RTL. Vous gagnez, dans un premier temps, une montre RTL, Jean-François Très bien, merci beaucoup. Eh ben de rien, merci à vous d'avoir participé et peut-être rendez-vous tout à l'heure avant 11h. Ouais, et merci pour votre bonne humeur. Merci à vous, Caroline et Bruno. Merci. Eh ben écoutez, c'est un plaisir. On vous en prie. Et c'est toujours avec bonne humeur qu'on va accueillir de nouveaux candidats. Vous voulez jouer avec nous C'est le grand quiz de l'été. Vous appelez le 30 de 10. Listelle, ma fraîcheur.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 RTL. Bob Marley and the Wilders is this love? RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Vous nous appelez au 3210, vous nous envoyez RTL au 74900. Et pour le défi selfie, vous avez même euh, utilisé le hashtag RTL quiz. Et ceci euh, nous a permis de sélectionner un candidat ou une candidate, en l'occurrence une candidate. Et c'est Chloé que nous allons avoir, nous avons sélectionné Chloé qui s'est prise en photo comme un lundi devant l'ordinateur et la page Facebook de l'émission du Grand Quiz d'RTL où l'on aperçoit notre assistant Jules qui est le charmant jeune homme qui appelle les candidats pour vérifier qu'ils sont bien là. Et Chloé, vous êtes de votre, devant votre ordinateur, vous avez attendu que Jules vous appelle et, et c'est là que la vie est belle. Jules vous a appelé. Bonjour Chloé Bonjour Bonjour Chloé, Bonjour. bienvenue oui. sur Artel belle La d'ailleurs en légende, le lundi J'attends Jules en travaillant C'est une oui. excellente idée Et vous avez raison, parce que vous voyez Les choses arrivent, quand on, quand on les rêve Beaucoup, et, et les est choses super. Qui risquent d'arriver, si vous donnez Beaucoup de bonnes réponses, parce que le score à battre Pour le moment, c'est cinq bonnes réponses euh, Sans être Désagréable avec le très charmant Jean-François que nous avons eu C'est clairement un score qui est battable Dans l'heure je, Chloé, Ça je vous laisse y entre faire. les mains de Bruno, qui va vous poser ses questions. N'oubliez pas, vraiment, si vous avez un doute, passez et essayez de d'enchaîner les bonnes réponses. Il en faut le maximum. Je vous souhaite bonne chance, Chloé. Merci. Que puis-je oui. faire pour vous détendre Peut-être euh... <rire> mettre un extrait de Jean-Jacques Goldman. Je vois que vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman. Oui. Il va falloir être aussi top. Ma maman qui me l'a fait écouter. <rire> Cinq bonnes réponses C'est le score à battre Pour avoir le séjour à Disney Peut-être à la fin de cette heure D'accord Chloé on y va Allez, Top chrono c'est parti En couture Quel objet sert à se protéger le doigt euh, Le dé Quel duo comique joue dans la pièce Ma femme s'appelle Maurice euh, la, salette, chevalier, la salette Si je mange des moules à Roscoff Dans quelle région suis-je Euh, dans le Nord. Quel est le prénom de l'ours dans le dessin animé Le Livre de la Jungle euh, Balou. Quel était le métier de Roland Garros euh, aviateur. Qui interprétait le rôle de Joss Randall dans la série Au Nom de la Loi Je passe. De quel pays est originaire le Cirque du Soleil euh, Je passe. Dans la mythologie, comment s'appelle la boîte qui renferme tous les maux de l'humanité Allô On vous a perdu Chloé ah, Ça s'appelle euh, un petit accident de, de standard Donc là ça veut dire qu'il lui reste un petit peu de chronomètre euh, Quand même Ou alors elle est vraiment en train de bloquer Sur de... la boîte À passer. <rire> Et dans ce cas là C'est un souci Alors Que dans Vu que cas Chloé nous disait qu'elle attendait Jules en travaillant et qu'il nous envoyait une photo devant son ordinateur et qu'elle est commerciale, peut-être Peut-être son patron est-il arrivé de manière impromptue et lui a dit « tu es gentil, tu raccroches <rire> immédiatement ». J'espère que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut récupérer Chloé euh, en direct sur RTL Chloé, qu'est-ce qui vous est arrivé Chloé C'est mon téléphone qui capte pas bien ah oui, Alors ça, écoutez, ça, ça nous a on mis dans l'embarras. Le on, on a eu une ah, angoisse, on s'est dit tir, Le patron est arrivé Il vous restait <rire> une quinzaine De secondes oui. euh, Quand nous avons été coupés Et nous avons été coupés sur la question Dans la mythologie, comment s'appelle la boîte Qui referme tous les mots de l'humanité Ce que je vous propose, euh... chère Chloé, c'est que nous reprenions Le chronomètre à 15 secondes Pour finir les questions, okay. d'accord Oui Et donc répondez à cette question de la mythologie La bouteille de Pandora. Voilà très bien Qui coanime Ninja Warrior Sur TF1 Avec Denis Brognard euh, Christophe Bourgogneau Et Sandrine Guti Combien d'étoiles Le guide Michelin Peut-il délivrer au maximum 5. Euh, en poésie Combien de syllabes Compte un acclique que maintenant son bureau est en train de passer sous un tunnel euh, de toute façon on était sur la fin du quiz le temps de récupérer Chloé comme il se doit et nous allons revenir sur les différentes réponses qu'elle nous a données le duo comique qui joue dans la pièce ma femme s'appelle Maurice elle a dit il a ce palais chevalier mais ça marche dans les deux sens c'est une bonne réponse ah vous avez le vol du matin à 10h bien qui met 50 minutes Parfait. il est très rapide mieux. le problème est qu'il repart aussitôt vous n'aurez pas le temps de descendre <rire> ah ouais il y en a quoi essayé. ils ont eu des problèmes ça c'était une bonne réponse Chloé vous m'avez placé oui. les moules de Roscoff dans le nord et vous allez vous mettre à dos toute la Bretagne je peux vous le dire elles ouais. sont excellentes les moules à Roscoff d'accord le métier dans l'angaro c'était bel et bien aviateur bon après c'est une question de génération je peux me permettre de vous demander votre âge Chloé oui j'ai 30 ans Oui. Okay. Alors forcément la série au nom de la loi euh, qui était voilà. un must à la télé dans les années 60 70 Moi je sais que ouais, c'est là où je suis tombé amoureux de Cine McQueen. Et je me souviens de cette première engueulade que je dois à ma mère. Pourquoi, vous allez me dire Est-ce que ça vous intéresse Vous déjà aviez malgaré votre cheval Pas du tout. Non, on m'avait offert une Winchester comme Steve McQueen. Sauf que Steve McQueen, sa Winchester était coupée. Et donc la première chose que j'ai fait c'est aller dans l'établi de mon papa pour couper cette carabine toute neuve. Et euh, ça n'a pas plu aux personnes qui m'avaient offert cette carabine, mais je voulais ressembler à Joss Randall, puisque c'est de lui dont il s'agit. Le Cirque du Soleil nous vient du Canada. La boîte de Pandore, c'est bon. c'est l'excellent Christophe Beaugrand qui réveille tous les matins entre 5 et 7 heures sur RTL qui coanime Ninja Warrior et le nombre d'étoiles maximum au Michelin, c'est 3 Chloé oui. k nous avons vos réponses et il y en a 6 vous êtes désormais le score à battre avant 11h, d'accord Chloé Oui, d'accord On vous envoie une montre RTL, on vous embrasse, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure avant 11h du matin à partir d'un oui, fixe. J et j'en ai pas On vous embrasse, Chloé au revoir. Merci, moi aussi au revoir. Et si vous pensez pouvoir faire mieux, Chloé, et avoir un peu plus que 6 bonnes réponses pour gagner le séjour à Disneyland Paris, l'équipe du standard RTL vous attend. Vous pouvez appeler maintenant le 3210 ou vous envoyer RTL par SMS. C'est au 74 900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 Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse Oui, alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche Née dans les Alpes Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool Bruno Guillon, Caroline Diamant Le grand quiz de l'été sur RTL Des ombres et des lumières C'est l'album des frérots de la vega Voici déjà le troisième extrait Tout de suite sur RTL, le cœur éléphant Au-delà des orages Je pars en voyage mon amour, Le cœur éléphant Je suis pas ici Pour rencontrer Na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, na ramionach, on prendra notre temps Pour découvrir la vie Aimer les gens Énormément d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Frérot de la Vega, sur RTL à l'instant, c'était le cœur éléphant. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Approchez, approchez, et tentez de gagner votre séjour féerique. En famille à Disneyland Paris, il a envoyé RTL par SMS. Bonjour Pierre Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Et bienvenue sur l'antenne d'Hertel. Pierre, vous habitez à Pleumeur à côté de Lorient Exactement Je ne veux pas dire de bêtises Mais peut-être vais-je le faire et je le fais en direct Donc j'assume, s'agit-il de Pleumeur Boudou euh, où, euh, il Pas y a... du tout, Pleumeur Boudou c'est dans le Finistère Eh bien voyez, c'est pour ça que je disais j'allais dire une bêtise mais je Non mais on peut pas tout savoir hein. Je le fais en direct <rire> J'ai cette capacité Pierre, oui. euh, vous êtes retraité de la Marine Nationale Exactement Vous faisiez quoi à la marine J'étais infirmier D'accord, infirmier, très bien Pierre, vous êtes fan de Paul McCartney ah, Oui Un petit morceau des Beatles Voilà Vous l'avez vu en concert Vous savez qu'il tourne actuellement euh, Il est passé il n'y a pas très longtemps en France avec RTL Je n'ai pas été le voir cette fois-ci Mais je l'ai vu déjà deux fois ouais, au, au stade de France Et, euh, et euh, à l'époque ça s'appelait Bercy Exactement, et, euh, et c'est là où on dit que la musique est une véritable cure de jouvence il a toujours la même euh, énergie sur scène ah, c'est oh, un oh, vrai non, plaisir patte, de voir euh, Paul McCartney. Bon, Pierre J'espère oui. que la patate, vous allez l'avoir vous aussi. Ça peut vous servir. Il va falloir <rire> enchaîner un maximum de bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline. D'accord Oui, d'accord. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le score à battre, c'est 6. Avec 6 bonnes réponses, vous pouvez prétendre au séjour à Disneyland Paris en famille. D'accord. Il y a également 1000 euros cash à vous offrir. Et ces 1000 euros, vous pouvez les gagner si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée. D'accord Pierre D'accord, très bien. Touchez votre, votre pompon pour vous porter chance. <rire> <rire> ouais. Caroline vous pose les questions top chrono, c'est parti. Qu'est-ce qui peut être baggy ou pas def Un pantalon. Dans la série du même nom, combien y a-t-il de tortues ninja 4. Qui a réalisé le film Les garçons et Guillaume à table en 2013 Euh ah, j'ai plus son nom. Guillaume euh, Je passe. Quel est l'autre nom de l'étoile du berger l Étoile polaire. Quel fruit faut-il pour confectionner une tarte tatin Pommes, quel auteur du conte de Monte Cristo? Le conte de Monte Cristo, c'est euh... oh là là, Dumas. Quel groupe français chantait Femmes libérées en 1984? Femmes libérées, c'est euh... Cookie d'Ingler Dans quelle ville normande se déroule chaque année le festival du film américain? Deauville, sous quel nom connaît-on la révolte parisienne de mai 1871? Je passe. Dans quel sport s'est illustré Johnny Wilkinson Le rugby. Qui animait l'émission la dernière séance sur France 3 Eddie Mitchell. Comment s'appelle Eddie Mitchell, ce sera votre dernière réponse. Qu'est-ce que j'aimais ce rendez-vous du mardi soir avec Eddie Mitchell, la dernière séance La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un j'ai envie de je, pas réveille, pas réveille la je laisse un peu, hein, je savoure. vous voyez les vieux westerns avec John Wayne, etc. Quel plaisir. C'était donc une bonne réponse, dit Mitchell. Euh, on va revenir sur vos différentes réponses, Pierre. Oui. Je sens que ça a été un travail d'équipe pour les réponses. Ah, un petit peu. Oh oui. C'était votre épouse à vos côtés Oh là là, mais il y a, y a je sais pas combien, y je sais pas combien derrière là. Ah, vous avez beaucoup d'impôts, vous êtes en train de me dire. On capte <rire> ouais, ouais, derrière. Donc. <rire> bon, allez, on revient sur vos réponses. Vous avez bloqué sur les garçons et Guillaume à table en 2013, et pourtant oui, vous l'aviez sur eux. le bout de la langue. C'était Guillaume gallienne Galienne, ah ouais, je l'avais. Ah, L'autre nom de l'étoile du Berger, c'est Vénus que ah, j'attendais oui. comme réponse. Oui. Euh, vous avez passé sur la révolte parisienne de mai 1871. Ouais. Il s'agissait de la Commune. Ah ouais, non, je... je non, non. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez fait mieux que nos candidats précédents Je ne sais pas. Ah, D'après vous, combien de bonnes réponses bah, Je dirais 7 quand même. Et ben vous savez quoi Je vous en rajoute une, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah, c'est gentil. 8 oui, bonnes réponses, Pierre ah. ah, bah écoutez, hein. voilà, bah, on, bah, va se on va Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, vous avez ouais. le score de l'heure et vous pouvez prétendre gagner le séjour à Disneyland Paris. La réponse tout à l'heure, juste avant 11h du matin. Mais dans un premier temps, Pierre, on lui offre une montre RTL. Ah, ah tout à fait. l'une de gentil épouse peut-être pour vous. <rire> oui, oui, oui. Par contre, si je peux me permettre, euh, Caroline Diamant, je vous, je vous aime beaucoup euh, et j'apprécie beaucoup votre autodérision dans l'émission de Ruissier euh, des grosses têtes. Merci beaucoup pour je votre en bon prie. goût. C'est cadeau. On vous <rire> salue. <rire> Belle journée, gardez cette pêche, Pierre. Peut-être à tout à l'heure. Allez, vous restez sur RTL. Vous voulez jouer, vous voulez faire mieux que Pierre. Il suffit d'une minute. Vous pouvez avoir cette minute en direct sur RTL en nous appelant maintenant au 32-10. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900.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 Il pleut des hommes <rire> Alléluia Yes <rire> 1983 sur l'antenne d'RTL Souvenez-vous de Weather Girls It's Raining Men your weather And have we got news for you sur RTL, it's raining men RTL, le grand quiz de l'été on continue à jouer au 32 10 par téléphone, on envoie le mot RTL au 74 900 et c'est ce qu'a fait Dominique <rire> bonjour, bonjour Dominique bonjour Dominique, bienvenue bonjour à tous les deux, bienvenue sur l'antenne d'RTL quelle jolie petite voix aiguë, j'adore Mais est... Vous avez une très très belle voix Caroline. Oh, merci. Et en plus j'adore votre nom parce que j'adore les pierres précieuses. Ah vous avez bien raison, hein. si on pouvait <rire> en passer une à chaque doigt ce serait cool. Ça <rire> un petit peu, ce serait un petit peu bling bling. C'est je je un peu mais... <rire> Écoutez je vois que vous avez plein de passion Dominique. Alors vous avez... Alors la photo oui, qu'est-ce que la macro photo Prendre des insectes, des petites bêtes. Ah d'accord. Oui oui. Sauf les araignées. Très dire Vous êtes vous êtes arachnophobe, Dominique oh, Je ne sais pas ce que je suis, mais c'est vrai que j'adore la macrophoto parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil et on le voit dans un, avec euh, un objectif. Non, j'entends bien, mais je disais vous, euh, vous disiez sauf les araignées. C'est pour ça que je vous dis vous êtes arachnophobe. Vous avez un peu la peur de la phobie des araignées Ah tout à fait. Oui, c'est ça. c'est vrai oui. que si, si l'araignée saute sur l'objectif de l'appareil photo, ça peut faire peur. Je comprends complètement. <rire> mais vous aimez aussi Charles Aznavour, Céline Dion. Oui. Tu l'emportes ailleurs même si dans tes danses, d'autres dansent ce heures. J'ai cherché ton âme. Même, ne me regardez pas comme ça, car Je suis fan de Céline Dion aussi et je pourrais l'écouter en entier. J'adore Céline ouais. Dion. Ah oh oui, elle est très très belle J'adore. J'adore <rire> les sushis aussi. <rire> <rire> bon. En tout cas, c'est le moment pour vous que je vous remette entre les mains délicates de Bruno, oui. qui va vous poser, comme vous le savez, Un certain nombre de questions, vous avez une minute Une minute, une seule minute chrono oui. Pour répondre et pour battre le record De huit bonnes réponses qui nous a été donnée par Pierre Ah oui, il était très fort Huit bonnes réponses et vous l'égalez Vous serez ex -aequo. 9 neuf bonnes réponses Et le séjour a de grandes chances D'être gagné par vous Ce beau séjour à Disneyland Paris Pour quatre personnes Dominique, est-ce que vous êtes prête Oui Vous le savez, je le redis. Si vous ne savez pas, vous passez. Et évidemment, en passant, vous ne marquez pas le point. Mais vous pouvez récupérer des questions peut-être un peu plus simples à la suite. D'accord Oui. Dominique Top Chrono, c'est parti. Qui a fini deuxième sur le podium du Tour de France hier sur les champs Élysées Qui que collectionne un numismat je Quel groupe de rock anglais chantait Sympathy for the Devil Les Beatles Quelle illusion d'optique peut se produire dans le désert euh, Je passe Quelle comédienne tient le rôle principal dans le film Titanic euh, Je passe Quel est le nom du bain de vapeur sèche d'origine finlandaise Je passe A qui doit-on le recueil de poèmes alcool Je passe Quelle était la nationalité de Gandhi euh, Indou Quel Asien. poisson originaire de Norvège ou d'Écosse retrouve-t-on fumé sur nos tables à Noël euh, Saumon. Quelle ville italienne compte 435 ponts et 121 îles Venise. Euh, je passe. Sur quel animal pratique-t-on du polo Je passe. Quelle émission a révélé Christophe Willem euh, Star Academy. Non, non la nouvelle star. La nouvelle star. Dominique, j'ai senti le stress. Ah oui. Mais oui, mais c'est vrai que. Ah, mais c'est Pierre. Je le dis souvent, <rire> je le dis souvent, Dominique. Quand on écoute à la radio, c'est les mêmes principes que pour les jeux télé. On se dit mais c'est très simple. Une fois qu'on est dedans, et en plus le problème c'est que quand on glisse sur une question, où on se dit mais j'avais la réponse, on ne pense plus qu'à celle-ci et, et en, en coup, panique sur on les, panique sur mais les autres. c'est tout à fait ça. Mais en oui. plus, bon, je gagnerai une monde, c'est très bien. Et en plus, bon, j'adore ah. RTL. Bah attendez euh, Attendez Dominique Oui On va d'abord voir vos réponses si vous le voulez bien. Ah oh, mais il n'y en a pas huit Caroline. <rire> vous avez commencé avec brio. Romain Bardet a été fini deuxième sur le podium du Tour de France hier. Et la France est fière de lui. Oui. Et ça nous fait. avons besoin d'être fiers en ce moment. Le Numismat ne collectionne pas des timbres postes, mais des pièces de monnaie et des médailles. Oui, oui, oui, mais ça je savais. Et j'imagine que vous saviez aussi que Sympathy for the Devil n'est pas un titre des Beatles, mais des Rolling Stones. Oh yeah. L'illusion d'optique qui se produit dans le désert, c'est un mirage. L'excellente voilà. actrice qui joue dans Titanic et qui est devenue une star après ce film, c'est Kate Winslet. Enfin, le sauna, et vous avez et passé, oui. c'est ce bain de vapeur sèche d'origine finlandaise. C'est Guillaume Apollinaire qui a écrit Alcool. Ça, pas. Euh, en tout cas, euh, voilà. Ah, ben, écoutez, sinon, il y a des fois, vous avez donné une bonne réponse et puis vous avez passé, mais on a été gentil, on vous a accepté les bonnes réponses. Oui, c'est Venise qui a 435 ponts et 121 îles. Mmh. Vous l'avez dit. En revanche, le... L'animal le... sur lequel on pratique le polo, c'est le cheval. Merci, Bruno. Oui, oui, c'est le cheval. En plus, c'est l'animal que je préfère. Ben, voilà. Bah, voilà. <rire> et là, ce n'est pas de la macro-photo, en vrai. <rire> non, non mais c'est vrai que... Bon Dominique. Oui. Quatre bonnes réponses. Et oui. Alors. Vous, non, c'est pas <rire> nul, non, non, non, vraiment pas euh, Mais c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure Ce sera insuffisant pour repartir avec le séjour à Disneyland de Paris Mais bien assez suffisant pour vous offrir une montre RTL Que je m'empresse de vous empaquer pour que ça parte chez vous Du côté du Puy-en-Velay, d'accord Dominique eh ben, Je suis très contente et je vous remercie, c'est que du bonheur RTL Merci beaucoup, passez merci. une belle journée Dominique, au revoir Au revoir, merci beaucoup Bon, bon été, on a le temps de jouer encore ah, Oui. Il nous reste un quart d'heure, un quart d'heure quart d'heure pour que vous appeliez dès maintenant le 30 de 10 où vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On va prendre un dernier candidat qui va tenter de battre les 8 bonnes réponses nécessaires pour repartir avec ce séjour féerique en famille à Disneyland Paris. Paris. Les Ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les Ormes de Cambrasse Qui nous fait déguster des vins ronds et frais Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les armes de Cambrasse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 le délicieux Justin Bieber avec le titre Love Yourself extrait de Purpose, son nouvel album que j'adore, j'assume le grand quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon Caroline Diamant et ce séjour à gagner, séjour en famille à Disneyland Paris ce matin, un score à battre le score c'est 8 bonnes réponses et bien celui qui va tenter de battre ce score ce matin pour repartir peut-être à Disneyland Paris c'est Philo qui a envoyé Par SMS au 74 900 les trois lettres RTL. Bonjour Philou. Bonjour Bruno. Bonjour Caroline. Bonjour Philou. Bon, bonjour comme Philo. votre euh, surnom l'indique, c'est un diminutif de Christophe, je suppose. <rire> euh, tout, voilà, <rire> presque, voilà. ouais. Philippe, Philippe Philou. <rire> Philippe, voilà, c'est ça, oui. Vous faites quoi dans la vie, Philou Ah, je suis livreur. D'accord. En est... camion. Euh, Est-ce que vous êtes euh, en vacances ou pas encore Pas du tout. Pas ah, du tout. Pas là, du je tout. suis en plein travail. Je suis à fond à fond. D'accord. Vous... vous livrez quoi Oh, de la messagerie, donc de tout, quoi. Ça va de, des meubles, de tout. Quoi. Mais vous avez prévu un petit peu de vacances cet été ou pas encore Oui, oui, dans trois semaines. Très bien. Euh, D'ici bon. là, vous nous écouterez tous les jours. Voilà. Mais et, bien sûr. Et bien même sûr. pendant les vacances. Il y a ah bah oui, <rire> oui. oui. Bon, vous avez une passion pour le running et pour le VTT. Vous êtes donc oui. un... sportif. J'essaie, j'essaie, oui. J'essaie d'entretenir la machine, quoi. Et rien que pour ça, nous vous admirons, et Caroline, et moi-même. Surtout moi. -même. <rire> oh, c'est rien. Oh, si, croyez-moi. <rire> voilà c'est beaucoup oh Non, non ça, ça va tout seul ça, ça va bien le plus dur c'est de partir mais après une fois oui, bah, y arrive... vous voyez ça fait 53 ans que j'attends le départ <rire> bon elle est en très grande forme Philou. vous l'avez compris c'est Caroline qui va vous poser des questions pendant une minute une minute pour donner un maximum de bonnes réponses plus okay. de 8 et vous avez la quasi certitude de repartir avec le séjour à Disneyland de Paris c'est un séjour en famille il y aura donc 3 personnes pour vous accompagner et je vous rappelle okay. que si vous avez 10 réponse d'affilée, vous pouvez gagner 1000 euros D'accord, Filou Je vais essayer de pas faire le mieux. Oui. Et eh ben, écoutez, il va falloir essayer maintenant. Top chrono, c'est parti. Okay. Quel rongeur passe pour récupérer les dents de lait des enfants Les souris. Quelle est l'abréviation utilisée pour désigner un texto euh, SMS. Qui a réalisé le film Pulp Fiction euh, Tarantino. Quelle ville de Lorraine est réputée pour son cristal Baccarat. Avec quel jeune comique Gad Elmaleh sera-t-il sur scène à partir du mois d'octobre? Euh... Madame. Euh... De quel amphibien sauteur et nageur cuisine-t-on les cuisses? Grenouille. Quel nouveau réseau social de rencontre a pour logo une flamme? Euh... euh... Butagaz. À l'école primaire, quelle classe précède le CM1? Euh... C'est. C'est. C'est. Je, je passe. Quel chanteur a mis en musique les poèmes de Marceline Desbordes de Valmore Euh. Obispo. Quel ah, artiste bispo. français a fabriqué un trophée du cinéma Euh. César. Que n'aime pas un misanthrope J'ai pas compris. Que n'aime pas un misanthrope Euh. L'argent. Non, les humains et ah. les hommes. Bon Filou, nous allons revenir si vous le voulez bien sur les différentes réponses que vous venez de donner à hasard. Okay. Eh bien écoutez, est-ce que le hasard fait bien les choses On va le voir tout de suite À l'école primaire, quelle classe précède le CM1 Et euh, vous avez hésité, vous avez hésité. Juste avant le CM1, il y a le CE2. -E voilà, que j'ai quitté l'année dernière, dans de très <rire> bonnes conditions. Il paraît je me politique. regrette énormément. Ah, quel, jeune... quel jeune comique va accompagner Gad Elmaleh sur scène à partir de mois d'octobre C'est une bonne réponse, mais c'est l'occasion pour nous de réécouter un petit extrait de Gad Elmaleh. Il y a un texto que je ne comprends pas. Les... Les gens s'envoient un texto assez étrange, le Soir, là, la question à laquelle tu peux même pas répondre, c'est... Tu dors Est-ce qu'il y a vraiment un gars qui a déjà répondu Oui. Un mec qui aurait le forfait sommeil, quoi. <rire> LOL. <rire> Excellent, Gadel Vallée et Kevin Adams. Les deux sont brillants ensemble, à mon avis. Ça va juste être explosif. Ils seront sur scène à partir du 8 octobre au Zénith d'Amiens, notamment pour la première date. Bon, on continue vos réponses. Vous avez euh, nommé ou plutôt renommé ce réseau social de rencontres. Je vous avoue que ça a déclenché chez nous un petit sourire. C'était pas moqueur, mais c'est parce que le réseau social but à gaz. Okay, j'aimais bien, j'aimais bien le truc. Vous avez raison, je pense que ça marchera un tout petit peu moins bien que Tinder, néanmoins. Ça chauffe, ça chauffe, quand ça même. Ça chauffe, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Bon, combien de bonnes réponses Pierre Euh, Philou, pardon. Ah Pierre, bah... on a donné 8. Ah à votre avis Ah ben dites-moi le, je sais pas, j'ai. Eh ben vous en avez donné 8 également. Ah. Cela veut donc dire que ça va se jouer entre Pierre et vous-même. Nous allons vous poser une question en antenne pour vous départager. Et nous saurons qui a gagné ce voyage dans moins de deux minutes sur l'antenne d'RTL. À tout de suite euh...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 It's high noon in the West at Southern California's Big M. Soir de l'été. Beach Party sur RTL. La radio, la musique, comme aux États-Unis. Revivez les good old 50s, 60s and 70s. Le soir sur RTL, de 22h30 à minuit. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Et à l'instar de l'heure précédente, c'est encore sous forme de suspense que nous terminons cette deuxième heure du Grand Quiz de l'été. Tout à l'heure avec nous, nous avions Pierre au téléphone. Rebonjour, Pierre Rebonjour Pierre, oui, bonne réponse Quel était votre score Ce score a été égalé il y a de cela quelques minutes par Filou en direct sur l'antenne d'RTL. Filou, rebonjour. Bonjour, Bruno. Rebonjour re donc. Nous avons posé à tous les deux une question hors antenne. La question était la suivante, Caroline. Quel est le pourcentage de femmes ayant déjà porté un soutien-gorge rembourré lors d'un rendez-vous Alors, c'est une source qui nous vient de Femmes Actuelles. C'est une vraie étude. Oui. Vous avez déjà fait, Caroline, ça ou pas Alors, s'il y a vraiment un truc que j'ai pas besoin de faire dans la vie, c'est rembourrer <rire> quelque partie que ce soit de mon corps. Donc, non, je n'ai rien rembourré. Filou, oui, vous avez répondu 75%. Mmh. Pierre, vous avez répondu 35%. Mmh. La réponse était 66%. C'est Filou qui gagne le séjour à 10 so ans. Bon, bon, Merci à elle Ah, c'est très beau, bon. merci, merci, Alors, ah, séjour pour 4 personnes. Vous allez oui. découvrir le nouveau spectacle Mickey le magicien et chanter avec les héros de la wow. Reine des Neiges. Vous avez passé une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous aurez des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Les déjeuners vous seront offerts et vous aurez en plus de tout cela une montre RTL, bien sûr. Waouh En plus on sera à l'heure. Waouh C'est génial. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. Passez une belle journée. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Merci. Nous allons revenir demain en direct sur RTL à partir de 9h15 c'est le grand quiz de l'été vous pouvez continuer à vous inscrire même quand on n'est pas là ça c'est magique vous pouvez envoyer RTL par SMS au 900. vous pouvez revenir avec le hashtag RTL quiz sur la page Facebook de l'émission à n'importe quelle heure de la journée la page c'est le grand quiz de l'été on sera là demain dès 9h15 merci Caroline merci Bruno toujours délicieux ce moment passé avec vous vous écoutez RTL il est 11h infos avec Jacques Serec. Bonjour, bonjour à tous. C'est d'abord cette toute dernière information. Une fusillade a éclaté dans une boîte de nuit en Floride, aux États-Unis. Fusillade qui a eu lieu dans une discothèque pour adolescents à Fort Myers. Il y aurait au moins deux morts et 14 blessés. L'Allemagne, encore sous le choc. Un attentat a eu lieu hier soir à Ansbach, en Bavière. Une explosion a fait 12 blessés, dont trois graves devant un restaurant à l'entrée d'un festival de musique en plein air. L'auteur de l'attaque est décédé. Il s'agit d'un jeune réfugié syrien de 27 ans demande d'asile avait été rejetée, mais il bénéficiait d'un titre de séjour. Cet homme avait fait un séjour en clinique psychiatrique. La piste islamiste n'est pas écartée. Manuel Valls défend Bernard Cazeneuve et attaque la droite. Je ne veux pas que mon pays ressemble à monsieur Trump et un discours de haine, a déclaré le Premier ministre. Manuel Valls reproche à une partie de la droite d'utiliser les mêmes méthodes que le candidat républicain à la Maison Blanche face à la polémique sur le dispositif policier le soir de l'attentat de Nice. Il a mis en avant la nécessité de la concorde nationale et du rassemblement démocratique. Hier, Bernard Cazeneuve a porté plainte pour diffamation après les accusations d'une policière de Nice. Cette fonctionnaire affirme avoir reçu des pressions pour modifier son rapport sur le dispositif de sécurité du 14 juillet. En Turquie, la purge continue après la tentative de push de la semaine dernière. Le gouvernement a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de 42 journalistes. Hier, la gauche a repris la place Taksim à Istanbul. Manifestation massive contre la purge d'Erdogan. Après le show Trump, la semaine passée, c'est sa rivale Hillary Clinton qui s'apprête à être investie début de la convention démocrate aujourd'hui à Philadelphie aux états unis Michelle Obama montra ce soir sur scène. C'est pratiquement du jamais